Tu es celui qui sacrifie pour son état Ô oh, voyageur, Wallahi, oh, oh, je ne t'oublie pas. pas Tu es celui qui sacrifie pour son état